François la disait... Reviens donc ici petit Gondales. C'est maman qui te dit ça Sinon tu connais ton papa Lui qui n'insistera pas Si tu n'as pas fini tes leçons Ça fera du bruit à la maison Tes devoirs sont très mauvais tu sais Il te faut les recommencer Petit Gandales Oui Non, je ne veux pas! Petit gondale? Si! Pourquoi t'en vas-tu si loin? Parce que j'ai rendez-vous avec la belle Anna! La la la la la la! La la la la la la! La la la la la la! La la la la la la! Nous verrons à ton retour, oui! Surtout si tu reviens la nuit! Je vois déjà ton père et sa mère! Et la crois-moi, oui, je te plains. écoutez moi et ne dis pas non. Voici ton livre et tes crayons. De moi, tu n'auras donc jamais pitié. En que je ne veux plus crier. Petit Gonzalez, oui. je t'en prie, reviens. Non, je ne vais pas. Petit Gonzalez, oui. pourquoi t'en vas-tu si loin?